Albert Ndouaïa sur la mise en onde. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici là-bas les grands titres. Le ministère du commerce prévient les spéculateurs de, des prix du sucre. Dans cette édition, vous entendrez le directeur général du commerce après des groings des consommateurs de ces produits. Et l'association à ces génocides de Chirimosso pour la libération de Terence Mouchano, secrétaire général de cette organisation qui a été arrêté alors qu'il accordait une interview aux journalistes. Et c'était vendredi de la semaine dernière. Au sommaire également, c'est ce souhait du président rwandais sur la reprise de la, de la coopération entre le Burundi et le Rwanda. Et dans la chronique euh, sportive de ce so Randi, vous en avez l'habitude, aujourd'hui, on va vous parler de l'organisation des compétitions de football au Burundi. Voilà pour l'Essentiel. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, le président Rwandais souhaite que la question diplomatique entre le Rwanda et le Burundi soit réglée dans une conférence de presse en ligne avec les internautes. La fin de la semaine dernière, le président Paul Kagame a rassuré qu'une fois que les nouveaux dirigeants du Burundi manifestent la volonté de dialogue, à commencer par le président Yves Iririmbi, le Rwanda ne va pas constituer d'obstacle. Suivez le président Rwandais Paul Kagame. Il est traduit en français par Léon Vitaliou. Avec nos voisins du Burundi, il y a des histoires qui se sont parfois répétées ou qui sont revenues et qui ont fait que les relations amicales se détériorent. Mais l'essentiel est de trouver les moyens qui nous feraient aboutir aux solutions à ces tensions. C'est notre responsabilité en tant qu'autorité, La bonne politique exige de bonnes relations entre les voisins pour permettre les échanges commerciaux et mettre fin à ces malentendus récurrents. C'est notre souhait à exaucer avec les nouveaux dirigeants du Burundi, le président Daichimiye et ses collaborateurs. Si réellement ils sont d'accord avec cette politique, nous ne prévoyons pas constituer d'obstacles pour arriver à cette renormalisation des relations diplomatiques et reprendre les relations commerciales parce que C'est la logique. Le président rwandais Paul Kagame traduit en français par Léon Sevitali sur ce sujet. Le porte-parole du président de la République du Burundi, Jean-Claude Kaligwande Nzako, a promis de réagir dans nos éditions ultérieures. Tout membre ou association de la diaspora burundaise qui sollicite une couverture médiatique et doit présenter au ministère de la Communication des technologies un document officiel tenant lieu de sous couvert du ministère ayant les Burundais de l'étranger dans ses attributions. Cela est contenu dans une lettre que le ministère des Relations extérieures a adressée au ministère de la Communication dans cette lettre sortie sur lundi Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que c'est dans le but de connaître leur réalisation et d'en faire le suivi. Page commerce à présent, le ministère du Commerce met en garde les commerçants de sucre qui ne respectent pas le prix officiel de ce produit. Il indique que ceux qui seront attrapés seront punis conformément à la loi. Chrysologue Moutoua, directeur général du ministère de la, de, du Commerce, affirme que le sucre est disponible Suivez. Je voudrais rassurer la population, tous les auditeurs c'est que la Sosumo est en train de produire le sucre et le sucre est disponible et elle est en train de le disponibiliser auprès des grossistes. Euh, je voudrais également rassurer la population que le prix du sucre Sosumo n'a pas changé. Le prix convenu entre la Sosumo et les grossistes, euh, jusqu'à présent le prix est de 2400 à 2500 francs le kilo. Donc euh, ceux qui sont en dehors de cette marge, on les appellerait des spéculateurs. Et là, ils seront punis sévèrement. Ça je vous le garantis, ils seront punis sévèrement. Nous devrons également les avertir que la récréation carrément est terminée. Il y a un semblant de pénurie de sucre, mais je voudrais rassurer la population que ça fait au moins deux semaines ou un peu plus que la Sosumo a débuté sa campagne, donc euh, sa campagne de production de sucre. Donc, il n'y a aucune raison à ce que les gens, euh, les commerçants spéculent qu'il n'y a pas de sucre. La Sosumo est en train de produire du sucre et il est en train de distribuer ce sucre. Il n'y a aucune raison à ce que on ne puisse pas trouver du sucre sur les étalages. Mais je vous dirais que encore une fois, ceux qui vont Enfreindre les prix convenus Il y aura des pénalités, il y aura des amendes sévères Nous voudrions également aviser ces spéculateurs Que nous sommes sur terrain Et ceux qu'on va attraper, je vous dis qu'ils seront punis Et même exemplairement, je pourrais dire ainsi Nous constatons qu'il y a des spéculations Mais qu'on devra éradiquer complètement cette mauvaise habitude Qu'a pris les commerçants Nous allons faire de notre mieux pour pouvoir juguler Cette tendance de spéculation Toujours en page commerce, les vendeurs de haricots au marché de Kayanza disent que ce produit n'est plus suffisant depuis la mise en vigueur des décisions prises par les autorités administratives de la province de consistant à ne pas exporter les haricots dans d'autres localités du pays. Ils se disent ainsi inquiets de l'insuffisance de cette denrée alimentaire et craignent l'éventuelle flambée des prix des jours, jours à venir. Au niveau du bureau en charge de la protection de l'environnement, l'agriculture et l'élevage, on conseille les agriculteurs de ne pas écouler leur récolte de haricots au marché Patrick-Saint-Guillaume. Lors de notre passage au marché de Kansas, où l'on va des haricots, nous avons constaté que ces daré n'est plus en suffisance comme c'était le cas ces derniers jours. Certains commerçants de ce produit contactés à ce propos Ils nous ont fait savoir que la cause en est principalement que le rendement des haricots n'a pas été satisfaisant au cours de la saison qui était passée suite aux changements climatiques qui se sont observés dans tout le pays. D'autres indiquent que l'insuffisance des haricots au marché est dit au fait que la majorité de ce produit qui se vendait à Kayanza était importé en province Kirundo. Ils déplorent le fait que les autorités administratives de la province Kirundo aient pris la décision que le haricot produit dans cette province ne soit pas exporté dans d'autres localités du pays. Ces vendeurs d'haricots à Kayanza se disent inquiets de cette situation et craignent l'éventuelle pénurie de haricots, ce qui occasionnerait d'appeler toujours et la flambée des prix de ces darrêts. Cela est il y a un mois, le prix des haricots a passé de 1.100 francs à 1.300 francs le kilogramme, indiquait toujours ses vendeurs de haricots. La situation se présente ainsi, au moment où que ce soit au chef-lieu de la province ou encore dans différentes communes, il s'observe des acheteurs des haricots qui passent d'une maison à une autre à la recherche de ce produit. Au niveau du bureau provincial en charge de la protection de l'environnement, l'agriculture et l'élevage à Kayanza, on reconnaît que le rendement agricole n'a pas été beaucoup satisfaisant pendant la saison littérale B. Pourtant, Le directeur Aderen d'Aïsaba conseille les agriculteurs de ne pas écouler tous leurs produits au marché, mais plutôt de bien le conserver dans des sacs piques. Sinon, toujours lui, cela permettrait aux agriculteurs de ne pas manquer de semences pour la saison cultivale qui suit. Depuis 15 ans, Patrick Ensengu va pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Après une courte pause, Page Justice au rendez-vous. Écoutez Issanganilo, écoutez la différence. À 13h05 dans les cieux de la radio Isanganiro, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.issanganilo.org. Justice, comme je vous l'annonçais. L'association à ces génocides est Génocide Chilimoso, se dit préoccupée par l'arrestation de Terence Mouchano, secrétaire général de cette organisation. Terence Mouchano a été arrêté vendredi de la semaine écoulée quand il s'entretenait avec des journalistes. Lautaire Nyonghuru, président et représentant légal de l'association ses genocides de Chilimoso, demande de sa libération et sans conditions. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Aimé Richard Nyong Nous avons été très pénis d'apprendre et puis de, de constater qu'il a été arrêté ce jour-là et puis qu'il a été euh, détenu au cachot de la police judiciaire des parquets. Nous ne comprenons pas jusqu'à maintenant euh, quel est le motif réel de son arrestation. Il a été interrogé brièvement et puis euh, il a été euh, acheminé euh, du moins euh, ce qu'on a appris euh, qui a été acheminé par euh, les agents du service national de renseignement à la police judiciaire des parquets. C'est là qu'il est euh, détenu euh, jusqu'à cette date. Qu'est-ce que vous demandez justement à l'endroit de la justice ou bien aux responsables qui l'ont arrêté. Bon, nous demandons que euh, notre ami euh, Thérèse Mouchanon soit euh, libéré euh, immédiatement et sans condition, euh, pour la simple raison que nous ne voyons pas. Euh, tout d'abord, euh, il n'y a pas d'infraction. Euh, il a été interrogé dans un premier temps, et puis euh, on a dit que les interrogatoires avaient continuer Mais jusqu'à maintenant, aucune infraction n'a été retenue contre lui, malgré Euh, ce qu'on qu'il aurait porté atteinte à, à la sécurité intérieure de l'État. Et donc, euh, il n'y a aucune raison que euh, on, on empêche les gens de commémorer ou, ou de faire un commentaire sur ces commémorations. Nous souhaitons qu'ils soient euh, libérés immédiatement et sans condition et puis que euh, la liberté d'expression, la liberté d'opinion euh, soit protégée par la justice bourgondaise et les autres institutions euh, de notre pays. Trois présumés euh, criminels accusés d'avoir une, lancé une grenade faisant 14 blessés, dont 5 grèvements. En zone ébouteillée, les mercredis de la semaine passée ont été présentés à la presse son Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique dans une conférence de presse a annoncé que cette bande est accusée aussi de plusieurs cas de banditisme dans les zones Kinama, Mutanga Nord et Kabondo, Amérique de Bujumbura. Il ajoute que des enquêtes continuent Afin d'appréhender leurs complices et les armes utilisées pour commettre ces euh, forfaits. En page éducation, les préparatifs de l'examen d'État édition 2020 vont bon train sur certaines écoles de la capitale Bujumbura, sur des établissements scolaires visités par la radio Isanganilo. Les enseignants et les candidats à l'examen d'État se trouvent en pleine révision des cours. Toutefois, ils disent ne pas connaître la date de passation de cet examen national. Le reportage signé Sylvie Bukuto et les stagiaires à la radio -Sangani. Selon certains enseignants, après l'établissement des listes des élèves finalistes qui vont passer l'examen d'État, des cours de renforcement ont été organisés pour ces élèves. Félicien Hatungimana est préfet des études du lycée municipal de Gikungu. Jusqu'à maintenant, nous savons les candidats qui vont participer à l'examen d'État. Donc, pour le moment, c'est 113 élèves qui vont participer à l'examen d'État. Nous avons commencé à élaborer l'OLR. Le pour que les élèves puissent les viser la matière dès aujourd'hui lundi le 13 juillet 2020 afin qu'ils se préparent Suffisamment. Par conséquent, on a programmé les cours de telle sorte que les élèves puissent réviser la matière pendant les deux semaines, tant que chaque cours est préparé journalièrement, sauf quand même certains cours qui sont moins volumineux. Autre préparatif, c'est au lycée municipal Royero. À cet établissement scolaire, les examens de repêchage continuent, ce qui fait que les enseignants ne trouvent pas assez le temps pour ces élèves finalistes. Du côté du lycée Saint-Esprit, 123 élèves provenant des cinq sessions affirme s'être préparé suffisamment. Père Jean-Claude Javier Imana, préfet des études du lycée Saint-Esprit, demande aux parents, élèves et enseignants de fournir plus d'efforts pour la réussite. Aux professeurs d'abord, je continuerai à les encourager, à se donner comme d'habitude, pour aider les élèves à se préparer à cet examen. Et ils le font déjà très bien, ils sont motivés parce qu'ils sont contents si les élèves réussissent très bien à l'examen national. Et aux parents aussi, je leur dirai, encouragez vos élèves à Ne pas perdre du temps. Donc, je dirais aux parents, vous devez encourager les enfants à bien passer ces vacances tout en préparant l'examen d'État qui est en vue. Aux élèves eux-mêmes, je dirais, soyez sereins, c'est un examen comme tant d'autres, préparez-vous avec attention, concentrez-vous, mais ne vous surchargez pas, parce que si vous vous fatiguez aussi trop, ce n'est pas bon pour la préparation d'un examen. Élèves et enseignants disent encore, ignorez la date de passation de cet examen. Merci Sylvie, beaucoup tôt, mais en ce qui concerne cette date de passation au ministère de l'Éducation, on se réserve de tout commentaire sur la date de passation de cet examen. Mais l'on informe que les préparatifs continuent. Probable coupure de la route nationale numéro 3 dans certains de ses tronçons de la commune de Mouhouta, province Lumongue. Les usagers de cette route tirent la sonnette d'alarme et demandent de sa réhabilitation. L'administrateur communal de Mouhouta dit alerter sans cesse le ministère concerné, Jean-Pierre Missa, correspondance. Les passagers disent assister impuissamment à la destruction de la RN3 suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Des inquiétudes, également chez les conducteurs qui se demandent ce que deviendra cette route avec la prochaine saison pluvieuse au regard de ce qui se passe actuellement. À l'absence de la pluie, ces conducteurs déplorent même l'absence de signaux de danger dans ces points déjà endommagés afin de prévenir des accidents, notamment à ceux-là qui fréquentent rarement cette route. Les usagers de cette route demandent au gouvernement burundais d'intervenir avant qu'il ne soit tard. L'administrateur communal de Mouhouta dit qu'il ne cesse de rapporter cette situation. Au niveau du ministère, ayant les travaux publics dans ses attributions, d'où viendra la solution Les eaux du lac Tanganyika viennent aggraver l'état de cette route dont la défectuosité était déjà à un stade avancé entre les villes de Bujumbura et Nyazalak en passant par Roumongé, où il faut trois heures pour accomplir un trajet qui se faisait auparavant en une heure. Jean-Pierre Missago depuis qui j'ai été, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Missago. La formation Oulunani a remporté ce dimanche la Coupe du Championnat de basketball qui a été organisée par la Fédération burundaise de basketball. Côté féminin, c'est les Gazelles qui ont remporté la victoire avec, après avoir éliminé Berko Star sur un score de 65 à 28 points. Au football, l'équipe et les éléphants ont validé hier le billet de jouer dans le championnat de la première division après avoir éliminé Delta Star dans un match de barrage. L'autre actualité sportive qui a marqué la semaine écoulée, c'est le décernement des prix à ceux qui ont marqué le championnat de la première division de cette année où l'équipe messager Ngozi a été euh, première place maintenant à la chronique sportive. Radio Isanganiro Chronique Sport. L'équipe de football reconnue officiellement par la Fédération burundaise de football FFB, dont celles qui sont autorisées de participer dans la compétition de la Coupe du Président, nous devons cette explication au président de la commission chargée d'organiser les compétitions à la FFB. Youssouf Mossi fait savoir que l'équipe qui remporte cette Coupe représente le Burundi dans les compétitions de la Coupe de la Confédération organisée par la Confédération africaine de football CAF. Les détails dans cette chronique sportive de Varit Nzikobanyan. Les équipes qui évoluent dans le championnat de la première, deuxième et troisième division sont celles qui ont le droit de participer à la compétition de la Coupe du Président. Youssouf Mossi, président de la commission chargée d'organiser des compétitions au sein de la FFB, Fédération Burundaise de Football, explique La Coupe du Président regroupe les clubs de première division. De la deuxième division, de la troisième division, c'est-à-dire de la division des associations provinciales de l'intérieur du pays, avant on associait aussi les clubs corporatifs. Mais maintenant, nous insistons sur les clubs qui sont légalement organisés et reconnus par la FFB. Ce président de la commission chargée d'organiser les compétitions à la FFB fait savoir que ces dernières démarrent dans la phase préliminaire regroupant les équipes évoluant en troisième division. La compétition se joue en plusieurs phases. Il y a d'abord le tour préliminaire qui met aux prises les équipes des associations provinciales, donc c'est-à-dire de la 3e division, des clubs coopératifs s'il si y en a. Et ce match se joue en phase unique sur un terrain neutre. Et puis nous avons le 2e tour qui regroupe les clubs de 2e division et les vainqueurs des clubs du 1er tour. Le 3e tour, c'est le 16e de finale. À partir des 8e de finale, les matchs sont organisés en phase aller et retour jusqu'à la fin de cette compétition comme le précise Youssouf Mossi. À partir des huitièmes de finale, nous procédons à un tirage au sort et ces matchs s'organisent en phase aller et en retour jusqu'à la fin du championnat. C'est pour donner la chance aux clubs à partir des huitièmes de finale de pouvoir jouer un match à l'extérieur et un match à domicile. Et le règlement prévoit que le but qui est marqué à l'extérieur en cas d'égalité compte Et la finale est organisée en un seul match unique qui se joue sur un stade qui est déjà déterminé depuis le début du tournoi. Et en cas de match nul lors de la finale, il sera procédé aux prolongations de 15 minutes de fois deux. Et si l'égalité persiste, on procédera à la séance des tirs au but pour désigner le vainqueur de cette finale. Son président de la commission chargée d'organiser des compétitions à la FFB indique que l'équipe Le vainqueur de cette Coupe du Président représente le Burundi dans la compétition de la Coupe de la Confédération organisée par la Confédération africaine de football CAF. Il ajoute que ce tournoi de la Coupe du Président a commencé au Burundi en 2004, une Coupe qui était auparavant baptisée Coupe du Burundi. Merci Evariste Ndiko Wanyang. Et c'est par cette chronique sportive que nous mettons en à cette édition de la mi-journée. À vous tous qui l'avez suivi, je vous remercie. Je vous remercie également Albert Ndouayo qui l'a mis en onde, Déli Nibel qui l'a jeté à sa présentation. Je vous souhaite de passer un agréable après-midi. À tous, au revoir.